Voici différentes places intéressantes proposées par la société. Assets, Clochard, philosophe, terroriste. Tous sont en moi, et moi en eux. Mais si l'existence d'un homme se résume à sa dimension sociale, qui suis-je L'écrou mal serré, l'emboîtement mal ajusté, les grandes orgues de la vanité. Vanité, vacuité, trépied de la volupté, adepte du système D, D comme décédé, Delta, Charlie, Delta en langage policier, Dead on arrival, mort à l'arrivée, le non manquant, l'exercice à trous non terminé, fond de bière éventé, oublié sur table non nettoyée. Belzébuth, vieux farceur, ne m'as-tu pas oublié La folie est un furoncle non percé, à moins que ce ne soit la normalité. Ils ont enterré Mozart dans la fosse commune. Je les entends maintenant qui frappent à ma porte.